Rêvé d'Adonis, et lorsque j'avais 16 ans, j'imaginais souvent. Quelle délice, libre autant d'Adonis, et pouvoir un seul instant le voir et le connaître. C'est Quand je t'ai rencontré Adonis Tu n'es pas Adonis Mais tu l'as bien remplacé Car tu as su me plaire Comme cela, tout cela à la fois, sans malice. Tu es mieux qu'Adonis. Tout au moins, moi, je le crois, puisque c'est toi que j'aime.